50 languages les mois les mois janvier janvier février février mars mars avril avril mai mai juin juin ce sont 6 mois ce sont 6 mois janvier février mars, janvier, février, mars, avril, mai et juin, avril, mai et juin, juillet, juillet, août, août, septembre, septembre, octobre, octobre, novembre, novembre, décembre, décembre, ce sont aussi six mois, ce sont aussi six mois, juillet, août, Septembre, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Octobre, novembre, décembre.